Unité 8, leçon 4, exercice 1. Réécoutez le micro-trottoir et notez les appréciations. Vous avez vu un spectacle intéressant pendant votre séjour Oui, je suis allée voir le spectacle Madame Foresti avec Florence Foresti. J'adore cette humoriste. J'aime comment elle montre le ridicule de notre vie quotidienne. Bon... Le début du spectacle est un peu lent Mais après, c'est une suite de petites scènes très amusantes Et vous, qu'est-ce que vous avez vu Une pièce de Shakespeare, Henri VI C'est un grand spectacle historique L'histoire du roi d'Angleterre, Henri VI, au XVe siècle Ce qui m'a plu, c'est le rythme des scènes Un seul problème, la pièce fait 18 heures Vous entendez 18 heures Bon, c'est deux soirées... Mais deux soirées de 9 h c'est difficile Il y a un spectacle qui vous a plu Ben, pas vraiment Je suis allée voir la comédie musicale Un Américain à Paris J'aime beaucoup le film avec Gene Kelly Mais le spectacle n'est pas assez dynamique Bon, cela dit, la musique est toujours aussi belle C'est un bon spectacle Et vous En famille, nous avons vu un spectacle sur glace, Holiday on Ice. Les décors et les costumes sont magnifiques. Les artistes sont très bons. Je regrette une chose, la qualité du son. Ils mettent de la musique classique très belle, mais le son, c'est pas bon du tout.